« Croyez-vous qu'elles fussent plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem ?»« Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. couple « Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Le jour du sabbat, Jésus enseignait dans une des synagogues. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat !»« Hypocrite Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» et cette femme qui est une fille d'Abraham et que sa tante tenait liée depuis 18 ans ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat tandis qu'il parlait ainsi tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin il pousse devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. À quoi comparerais-je le royaume de Dieu Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages en enseignant. Sur la route de Jérusalem, quelqu'un s'adressa à lui. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici... Il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. » Ce même jour, quelques pharisiens s'adressèrent à lui. « Va-t'en, par d'ici, car Hérode veut te tuer !»« Allez, et dites à ce renard, « Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu Voici, votre maison vous sera laissée, mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur